Aujourd'hui, deuxième partie du spécial année 1980, pas la décennie, mais plutôt spécifiquement l'année 1980, il y a 30 ans cette année. Une année considérée par plusieurs comme une des très grandes de l'histoire du rock et surtout comme la meilleure en matière de métal puisque c'est au cours de ces 12 mois exceptionnels qu'on a vu poindre certains gros noms du rock comme Iron Maiden et Def Leppard. Mais ça a aussi été la sortie d'albums incontournables du rock et du métal comme Strong Arm of the Law de Saxon, Back in Black, the ACDC, Blizzard of Oz, the Ozzy Osbourne Ace of Spades, the Motorhead. Au cours des cinq prochaines heures, on va donc entendre du rock progressif, du hard rock, du rock FM, du southern rock, ainsi qu'un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes des groupes comme Thin Lizzy, Cheap Trick, Molly Hatchett, David Bowie, Clash, Gentle Giant, Genesis, Pink Floyd, White Snake, Diamond Head, Uriah Heep, Rolling Stones, Michael Schenker, Steely Dan, Budgie. et Tigers of Pantang. En outre, je vais vous présenter un groupe de heavy metal britannique très obscur du début des années 80 qui mettait en vedette un chanteur très fougueux et dynamique du nom de Bruce, Bruce, ainsi qu'un batteur qui portait constamment un masque Sado-Mazo et qui jouait dans une cage, un quadsuor qui portait le nom de Samson et plus particulièrement leur album Head On, paru évidemment en 1980. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on écoute trois groupes majeurs qui sévissaient en 1980 et qui ont sorti chacun au moins un disque cette année-là. Trois groupes qui existent encore aujourd'hui. Dans un moment, on va entendre un extrait en concert de Heart ainsi qu'un peu de Kiss tiré de l'album o n m a s k Mais tout de suite, on écoute le Blue Oyster Cult Black Blade à l'antenne de la r a d i o Campus, la station des ménomans et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Faux 89.1 FM. There's somebody around my side, don't act the way it s h o u l d keeps calling me its master. But I feel like it's slave, hauling me faster and faster to an early, early grave. In your h o w l s e in your house, I'm told it's my duty to fight against the law. That wizardry is my dream And I was born to wait t o u g h d o o r I just wanna be a lover Not a red-eyed screaming goo I wish it picked another To be it's killing two c e the day ん Avec Naked City, une composition tranquille de Gene Simmons, parue sur l'album Unmask, l'album qui sonnait. Le début de la fin de la formation originale, puisque même si le nom de, du batteur Peter Chris apparaissait sur la pochette, c'est pas lui qui jouait de la batterie, puisque c'est plutôt Anton Fig, qui avait pris la place de Peter, qui, on l'a appris par la suite, ne faisait plus partie du groupe,、euh, qui, le groupe qui allait d'ailleurs,、euh, était sur le point de passer, disons, quelques années difficiles, puisque, peu de temps après, deux albums plus tard, c'est Ace Freely qui a quitté au cours de l'enregistrement de l'album Creatures of the Night. Juste avant Kiss, on a entendu Heart avec leur relecture de Rock'n'Roll de Led Zeppelin. C'est tiré de leur album Greatest It's Live paru en novembre 1980. Ils ont sorti aussi un album studio cette année-là, en février, intitulé Baby Lestrange,、euh, qui est plutôt moyen et qui n'a absolument pas passé le test du temps. Mais Heart était fort en demande encore en 1980. Et ceux qui ont eu la chance d e l e s voir en concert à cette époque disent encore que c'est un des meilleurs spectacles de rock auxquels ils ont assisté. Au début du b l o c on a entendu un autre excellent groupe en concert Blue Oyster c u l t avec la pièce Black Blade qui ouvre l'album Cultosaurus Erectus, paru en juin 1980. Un bon album présenté dans une pochette fort originale qui nous montre comme ça un animal fabuleux, très inquiétant. Il est midi 19, 19. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d a l a i n la fin, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 1980 au cours duquel nous faisons le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. On va d'ailleurs poursuivre avec trois autres artistes qui ont sorti de bons albums cette année-là. Dans un moment, on va entendre Cheat Trick et David Bowie. Mais tout de suite, on écoute un peu de Southern Rock avec Molly Hatchett, à l o r s d'Anne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s Et la seule à faire tourner du vrai rock à Toirélien, c'est Fou 89 FM! Fashion, tiré de son album Scary Monsters, paru en septembre 1980, un album qui représentait un retour au rock un peu plus、euh, conventionnel, disons, après sa période Berlin à la fin des années 70. On retrouvait Robert f r i m de King Crimson à la guitare sur cette pièce fashion. Juste avant b o u i on a entendu une des rares pièces du disque All Shook Up de Cheap Trick à avoir connu un certain succès radiophonique sur les stations de radio rock nord-américaine. s Baby Loves to Rock. Pourtant, c'était pas un mauvais disque, All s h o o k u p mais、euh, probablement pas assez rock au goût des, des amateurs、euh, du genre de l'époque. Surtout que la pochette était présentée dans un style de new wave、euh, qui a probablement déplu et fait peur、euh, aux amateurs de rock、euh, du début des années 80. C'est sûr qu'à côté d'Ace e of Spades de m o n t e r h e a d le choix n'était pas très difficile à faire. All s h o o k u p avait été produit par George Martin, le producteur des Beatles, et il est sorti en octobre 1980, en même temps que Ace of Spades.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 Aujourd'hui, je vous présente un spécial 1980 au cours duquel nous faisons le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. On va maintenant poursuivre avec un peu de matériel plus,、euh, disons, simpliste, mais très efficace. Dans un moment, on va entendre les Ramones, mais tout de suite, on écoute un extrait d'un album qui est sorti à la toute fin de l'année 1979, mais qui a connu tout son retentissement en 1980. London Calling, des Clash, Training e a n à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n est e s la seule à faire tourner du vrai Rocket w o r n d C'est fou! 89 FM! Seul et u n i c k Ramones avec la pièce Rock'n'Roll High School qui a donné son nom à un film qui est sorti l'année précédente en 1979. C'est tiré du disque End of the Century paru il y a 30 ans en février 1980. Un disque que les Ramones ont enregistré à la pointe d'un fusil qui était tenu par leur producteur, le très craqué Phil Spector. Juste avant ça, on a entendu des clashs avec la pièce Train in Vain qui clôture l'album London Calling qui a eu pas mal de succès.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 En 1980, le premier d'une série d'albums très moyens et même,、euh, parfois carrément médiocres,、euh, qu'il a sorti comme ça dans les années 80, avant de se rétablir définitivement à la fin de la décennie. On pense aussi à Bob Dylan, qui a commencé à s'enfoncer、euh, plus profondément dans les b o n d i e u s e r i e s avec l'album Saved, qui est paru le 20 juin 1980, un mois après、euh, l'album McCartney 2. Un des pires disques de toute la carrière de Paul McCartney, ça a été une décennie épouvantable pour Paul et,、euh, pour Bob Dylan, qui ont fait leurs pires albums, des disques vraiment pitoyables entre 1980 et la fin des années 90. Les Rolling Stones, eux, étaient encore、euh, très populaires en 1980, mais leurs、euh, derniers albums n'avaient pas convaincu beaucoup de monde. Et celui qu'ils ont fait paraître en juin, Emotional Rescue,、euh, n'a rien fait pour faire、euh, taire leurs nombreux détracteurs. Ils commençaient vraiment à vivre de leur réputation à ce moment-là. Les grands albums comme Let It Bleed, Beggar's Banquet, Sticky Fingers, Exile on Main Street. C'était maintenant chose du passé. Emotional Rescue, c'est vraiment un album moche sur lequel on retrouve à peu près uniquement du matériel ordinaire de deuxième ordre, dont la très médiocre pièce titre à saveur disco mocheton, qui a tourné beaucoup cependant sur les ondes des stations commerciales. Dans un moment, on va entendre une des très rares、euh, pièces dignes d'intérêt du disque. She's So Cold, mais tout de suite, on écoute une des meilleures pièces représentatives de ce disque. Dance Part One » sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, et la seule à faire tourner du vrai Rock and Roll h e l l e s c'est Fou 89 FM! De la relève du Gambrinus en sont maintenant à leur 13e édition et c'est maintenant le temps d i n s c r i r e Plus de 10 000 en prix seront remis au groupe participant. Inscris-toi b i e dès maintenant en remplissant le formulaire d'inscription disponible au Gambrinus ainsi qu'à la station Sifou 89.1. Fais vite, le nombre de places est limité. Les mardis de la relève du Gambrinus, un événement production Joshua et Sifou 89.1. CTR, CTR. C une é mission consacrée à la musique électronique trance s o u s influences psychédéliques et progressives. En compagnie de Pierre-Louis Champagne, venez découvrir la f a c e cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et psychédélique. Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des jeux dynamiques et e n b o u t a n t tous les mercredis soirs de 21h. e e u r CTR, CTR.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 À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, l'UQTR sur le petit écran. Art et spectacle, changement à CIFU o 891 FM. Dorénavant, on s'appelle et on déjeune. Sport, deux centième victoire pour l'entraîneur Jacques Laporte. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. CIFU.ca o pour tout savoir sur notre programmation et nos animateurs. Sifu.ca, c'est de la balado-diffusion. Sifu.ca pour nous contacter. Sifu.ca pour nous écouter en direct sur le net. Sifu.ca, c'est fou ça. Sifu 89. Il est fou, le méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. q u une des rares bonnes pièces tirées de leur album Emotional Rescue de 1980. She's So Cold. Les paroles sont vraiment simplistes, mais au moins c'est drôle. Juste avant, d e n t e n d r e Dance Part One, une des pièces les plus représentatives de cet album très ordinaire des Rolling Stones, album qui n'a rien fait pour rehausser leur blason à l'été 1980.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 Exceptionnel en matière de rock et de métal. On va poursuivre avec un autre groupe de vétérans qui en a arraché dans les années 80, le quatuor anglais Queen, qui, pourtant, à ses débuts, sept ans plus tôt,、euh, ont été l e s auteurs de quatre albums studio absolument excellents et tout à fait originaux.、Euh, par la suite, ils ont pris un virage un peu plus commercial dans la deuxième moitié des années 70, mais ça restait tout de même du rock.、Euh, ça a changé du tout au tout、euh, avec la sortie du 45 tours Crazy Little Thing Called Love. Au début de l'année 1980, euh, qui, euh, un single qui en a laissé plus d'un perplexe. Euh, toutefois,、euh, c'était rien comparativement à l'arrivée dans les bacs de leur album The Game en juillet 1980 et qui a semé la consternation chez les amateurs de rock et les fans de Queen de la première heure. L'album, franchement, médiocre sur lequel on retrouvait des pièces disco comme Another One's Bites the Dust et Dragon Attack qui leur ont permis d'aller se chercher un autre public mais de perdre une bonne partie de leurs vieux fans. Et quant à moi, ça sonnait le glas de Queen dans les années 80. On va tout de suite aller écouter deux des très rares、euh, meilleures pièces de ce disque. The Game à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Fou 89 1 FM. It Your Glory and your love, how I love d you, how I cry. Is y e a r s of carrot e loyalty nothing but a sham it seems? The y a r s the love. Vous voulez annoncer sur les ondes de Sifu et vous ne savez pas comment? Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184-Poste 3. Ou écrivez-moi, à dp.sifu.comercial.uktr.ca. m Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Non! Le Centre d'information sur le bœuf canadien vous offre la chance de gagner un bon d'achat par jour d'une valeur de 50 durant la semaine du 8 au 12 mars prochain. Chaque bon d'achat est d'une valeur de 50 et sera échangeable dans une épicerie IGA pour l'achat d'épiceries incluant du bœuf canadien. Il vous faudra par contre répondre à un vrai ou faux. Pour avoir une chance de gagner, écoutez On s'appelle et on déjeune, le dîner de cons ou assemblage requis durant la semaine du 8 au 12 mars. Tout ça grâce à la collaboration du Centre d'information sur le bœuf canadien et CIFOU 89-1. a h、oh, étude, étude, étude. Job, job, job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience patriote. Vendredi 26 février, les Patriotes hockey affrontent les Rams de Ryerson au Colisée de Trois-Rivières à 19h30. Samedi 27 février, les Patriotes hockey affrontent les Rams de Ryerson au Colisée de Trois-Rivières à 19h. Dimanche 27 février, les Patriotes Soccer affrontent les Carabines Montréal au centre Alphonse-Desjardins. Féminin 14 h, masculin 16 h. De plus, il n'y a rien à p a y e r L'admission est gratuite au x Parti e s des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca patriote. Le plus grand concours de peine dans Mauricie, les mardis de la relève du c a m b r i n u s en sont maintenant à leur 13e édition et c'est maintenant le temps de t'inscrire. Plus de 10 000 en prix seront remis au groupe participant. Inscris ton ben dès maintenant en remplissant le formulaire d'inscription disponible au Gambrinus ainsi qu'à la station Sifu 89.1. f a i s vite, le nombre de places est limité. Les mardis de la relève du Gambrinus, un événement en production Joshua et Sifu 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 your weary head and let your heart g、yeah. a、yeah. My e love of game of love has just begun. Love runs from my head down to my toes. My love On vient d'entendre deux extraits de leur album The Game paru l'été 1980 et qui a semé la consternation chez leurs vieux fans. On vient d'entendre la pièce-titre qui ouvre leur disque juste avant. On a écouté La pièce Save Me qui clôture l'album. The Game était un mauvais disque, mais ce n'était rien en comparaison de leur album suivant Hot Space de 1982, qui est vraiment personnellement un des pires albums que j'ai jamais entendu. s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 Mais que quelqu'un a eu l'excellente idée de programmer au Festival de Reading à l'été 1980 pour remplacer Ozzy Osbourne à pied levé, l e s membres de Slate qui étaient là uniquement à titre de spectateurs.、Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le Festival de Reading,、euh, eh、c'est un festival qui a atteint le statut légendaire de véritable petit Woodstock du métal pour les fans de hard rock et de musique lourde en Angleterre. Reading 1980, c'est le Woodstock des amateurs de métal en Angleterre. Apparemment que leur prestation à Slade fut tout à fait phénoménale et ils ont été le groupe le plus apprécié du festival qui、euh, comptait pourtant à l'affiche certains des plus gros noms. de la New Wave of British Heavy Metal comme Iron Maiden, Def Leppard, The Praying Mantis, Samson, Tigers of Pantang et、euh, des nouveaux venus comme、euh, Crocus et le Pat Travers Band, en plus de grosses pointures comme、euh, Gillen, Rory Gallagher, UFO, Budgie et euh, Whitesnake. Euh, et en outre, c'est nul autre que John Peel lui-même qui était DJ pour、euh, l'assistance. C'était donc、euh, tout un événement rock et slade ont jeté tout le monde à terre au crépuscule.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 Quelques extraits t i r é s de leur maxi Alive at Reading de 1980. On vient d'entendre Keep Rollin. g、euh, Juste avant, c'était Something Else et Pistol Packing Mama. On a aussi entendu leur lecture de Born to Be Wild de Steppenwolf. Et au début du bloc, on a écouté When I'm Dancing, A Hand Fighting, un des gros canons de Slade, qui est un des groupes de rock à avoir obtenu le plus de chansons à succès en Angleterre dans les années 70. C'est le groupe qui a récolté le plus de numéro un dans les palmarins s a n dé s dans les années 70. Ils sont complètement inconnus. <coughs> en Amérique du Nord, mais en Angleterre, ils étaient de très grosses pointures. 1 3 h 17, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 1980, deuxième partie, en fait, de mon spécial 1980, au cours duquel nous faisons comme ça le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. Je vous parle maintenant d'un groupe très obscur pour la plupart des gens, un groupe de heavy metal britannique du début des années 80, du nom de Samson. Samson. Qui était tout simplement le nom de famille de leur guitariste, Paul s a m s o n qui avait des talents de compositeur assez intéressants et qui a concocté quelques albums de, de rock sympathiques au début de la décennie. s a m s o n qui mettait en vedette un, un jeune chanteur rempli de fougue et de charisme, connu sous le nom de Bruce Bruce, ainsi qu'un batteur énigmatique et spectaculaire qui portait un masque s a d o m a s o et qui jouait dans une cage. un batteur qui Thunder faisait appeler Stick se Ils se sont fait remarquer Samson pour la première fois sur la compilation Metal for Mothers、euh, qui est parue en 1979 et sur laquelle on retrouvait d'autres nouveaux groupes de l'époque.、Euh, il y avait Iron Maiden,、euh, Angel Witch et p r a y i n Mantis, entre autres. Et toujours en 1979 est paru aussi le premier très bon album de, de Samson intitulé Survivors, un disque un peu plus,、euh, plus blues rock、euh, que les、euh, suivants. Euh, et sur lequel on ne retrouvait pas le chanteur Bruce Bruce.、Euh, on a mis une image de lui sur la pochette, mais Bruce Bruce est arrivé. Pour le deuxième album, Head On, en 1980, euh, en fait, c'est le guitariste Paul s a m s o n qui chantait lui-même sur le premier disque de s a m s o n、euh, qui était très actif,、euh, ce groupe, sur,、euh, la scène métal anglaise. Ils étaient très amis, entre autres, avec Iron Maiden, ce qui leur a permis de jouer fréquemment avec eux et de se faire remarquer à cause de ça par un vaste public. Le disque Head On a donc bénéficié de passablement de visibilité à cause de cette filiation avec Iron Maiden. C'est un des bons albums de métal anglais du début des années 80. a d on. On y retrouve du métal simple sur lequel le chanteur Bruce Bruce a mis des textes humoristiques qui ont plu au jeune public métal du début des années 80. C'est rien de très complexe, mais c'est sympathique et même comique. On va tout de suite en écouter quelques extraits de ce disque de Samson Head on à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Toiréviens. C'est fou 89 fin! La pilule du lendemain change de nom pour On s'appelle Léon Desjeunes, les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fidbe et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de l'insolite ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle Léon Desjeunes, du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Oh, étude, étude, étude. Job, job, job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. w h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 Les mardis de la relève du Corpinus, un événement en production Joshua et C'est f o u x 89 h Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? OK. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comm employeur, je limite ses heures à 15 par semaine.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 Juste avant la pause pub, on a entendu un groupe de métal anglais du début des années 80, un groupe très obscur pour la majorité des gens. Samson avec leur、euh, pièce la plus connue. Du disque、euh, Head On paru en 1980. C'était、euh, Vice Versa euh, qui euh, chantait avec brio par leur、euh, chanteur Bruce Bruce. C'était précédé de l'instrumental Thunder Burst que le guitariste、euh, du groupe Paul s a m s o n a écrit avec Steve Harris, le bassiste de Iron Maiden, qui l'a repris、euh, sur le, par la suite sur le deuxième disque de son propre groupe sous le titre de Eyes of March.、Euh, Paul s a m s o n、euh, c'était un très bon ami de Iron Maiden au début des années. 80, mais on va le voir dans un moment, ça a changé du tout au tout、euh, un an après.、Euh, on a aussi entendu la pièce Take Me to Your Leader et au début du b l o c on a entendu、euh, la pièce qui ouvre l'album, c'est-à-dire Hard Times,、euh, qui est tout à fait représentative du genre de musique、euh, du groupe. Ils ont eu un certain succès, Samson, au début des années、euh, 80 et ça s'est poursuivi l'année suivante euh, avec euh, le disque Shock Tactics、euh, qui était tout aussi bon que. Head-on. Toutefois, le succès s'est arrêté avec cet album puisque、euh, leur chanteur、euh, les a quittés pour se joindre tout simplement à, à un autre groupe、euh, plus populaire et infiniment meilleur,、euh, bien sûr, Iron Maiden, en prenant soin et aussi de reprendre son vrai nom, c'est-à-dire Bruce Dickinson, et en abandonnant du même coup sa moustache et son allure de héros de film de cap et d'épée、euh, pour prendre une image beaucoup plus métal. Il、euh, faut dire que c'est vraiment avec Iron Maiden aussi que Bruce Dickinson a trouver Son style vocal、euh, caractéristique parce que, avec Samson,、euh, sur le disque, Edon,、euh, du moins, Euh, il n'avait pas encore trouvé,、euh, son, vraiment, son, s t y l e identifiable,、euh, à part dans la pièce vice versa. Ça se rapproche beaucoup du style d'Eckinson. Le batteur Thunderstick, a aussi quitté Samson la même année que Dickinson,、euh, ce qui fait que,、euh, le groupe a perdu ses deux icônes、euh, et frontmen.、Euh, Paul Samson, le guitariste, a eu beaucoup de r e s s e n t i m e n t par rapport à tout ça. Il ne s'est pas gêné dans les années suivantes pour,、euh, s t Et v e plusieurs reprises dans la presse spécialisée, même si,、euh, Bruce、euh, lui-même plusieurs reprises dans le Harris dans la a déclaré dans si Dickinson à à e que m p s ça il t toujours été son joindre Iron rêve se Maiden. de i à attendait au tout simplement opportunité Et une de se joindre groupe. il faut bien avouer que c'est pas avec Samson que Bruce Dickinson serait devenu c é l è b r e parce que、euh, ça avait beau être intéressant, Samson, mais il était pas du tout du même calibre que Iron Maiden.、Euh, Paul Samson est donc、euh, resté très amer,、euh, mais il a persisté et continué avec un nouveau Chanteur, le très peu photogénique Nicky Moore, qui est resté pour les deux albums suivants, qui n'ont pas tellement eu de succès, pas plus d'ailleurs que les suivants. Et en fait, Paul s a m s o n n'a pu l s jamais s u s c i t é le même intérêt auprès du public qu'il avait, qu avait eu au début des années 80, et il est malheureusement décédé d'un cancer en 2002. Voilà pour cette petite présentation de ce groupe Samson. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe anglais obscur, celui-là du début des années 70, un trio du nom de g o n e C'est donc un rendez-vous. 13h40 pile, vous êtes à l'émission Actesic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial、euh, 1980, en fait, la deuxième partie de mon spécial 1980, au cours duquel nous faisons le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. 1980 a vu aussi、euh, l'apparition、euh, du premier groupe de filles heavy metal sérieux, c'est-à-dire Girls' c h o o l qui sont vite devenus les protégés de l'Amy de Motorhead et, et qui ont récolté beaucoup de succès en Angleterre. Et avec raison, puisqu'ils étaient tout à fait excellentes. Leur premier album, Demolition, est paru en juin 1980. Il en a surpris plus d'un, plus d'un amateur de rock qui pensait que le, le rock c'était le métal, surtout que c'était l'apanage unique des hommes,、euh, des gens qui étaient convaincus à tort que les femmes étaient incapables de jouer du vrai métal. Donc, Demolition est, est arrivé. C'est un excellent disque, disque qui vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête. On va tout de suite en écouter trois extraits sur les ondes de la Radio Campus. L'association v a retourner du vrai rock à Dois-Rélière. C'est faux! 89.1 FM. r e c l a s s i q u jusqu'à 17h. De filles heavy metal sérieux et vraiment talentueux. Girls Cool avec trois pièces tirées de leur premier très bon album Demolition. En juin 1980. On vient d'entendre Take It All the Way, qui a aussi été le premier 45 tours de ce jeune groupe qui s'est vu prendre tout de suite, être pris tout de suite sous l'aile de Motorhead dès leur début. Et avec raison, parce qu'ils étaient de très bonnes musiciennes. On a juste à regarder leur guitariste de l'époque, Kelly Johnson. Et qui était bien meilleur,、euh, par exemple, que Fast Eddie Clark de Motorhead et qui jouait avec beaucoup de fougue. Juste avant, on a entendu Race with the Devil, une reprise du trio Gun du début des années 70. Trio que je vais vous présenter en détail la semaine prochaine dans le cadre de ma chronique hebdomadaire consacrée au groupe obscur. Au début du blog, on a entendu la pièce Demolition Boys qui ouvre l'album, un bon disque, mais une coche en dessous. De leur suivant, Hit and Run de 1981, avec lequel、euh, elles se sont fait remarquer pour la première fois en Amérique du Nord et grâce auquel elles ont eu l'opportunité de venir donner un premier concert、euh, pour la première fois comme ça à l'été 1981 au défunt Spectrum.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 Quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier, vous retrouvez aussi l e、euh, s tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter. Une section balado-diffusion. Si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine,、euh, d'ailleurs, vous y retrouverez. La première partie du spécial Année 1980, qui était diffusée le 5 février dernier. Vous retrouverez aussi une section、euh, Nouveautés, dans laquelle il、euh, y a une cinquantaine de critiques de disques qui sont sorties depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums comme ça à se procurer vont y trouver des choses qui、euh, vont assurément les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au www.rockclassic.net. 1980, c'est véritablement l'an 1 de la nouvelle vague de métal britannique,、euh, qui a eu une influence tout à fait majeure sur l'histoire du rock. On l'a vu dans la première partie, il y a trois semaines.、Euh, c'est l'année où, entre autres, Iron Maiden et Def Leppard ont fait surface. Au sommet de cette vague, on retrouvait Saxon, qui、euh, était de très loin un des meilleurs groupes du lot. Ils ont eu du succès en Angleterre et en Europe, mais en Amérique du Nord, ça ne s'est jamais produit pour un paquet de raisons. Et cela, malgré、euh, qu'ils ont produit un album tout à fait magistral en novembre 1980, intitulé Strong Arm of the Law,、euh, qui est un des meilleurs disques de métal anglais jamais produit. On va tout de suite en écouter trois extraits sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. De dans e Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus en sont maintenant à leur t r e i i z è m e édition et c'est maintenant le temps de t'inscrire. Plus de dix m i l l en dollars e prix seront remis au groupe participant. Inscris ton Ben dès maintenant en remplissant le formulaire d'inscription disponible au Gambrinus ainsi qu'à la station CIFU 89-1. Fais vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, un événement en production Joshua et CIFU 89-1. CTR, CTR. une mission consacrée à la musique électronique trance aux influences psychédéliques et progressives. En compagnie de Pierre-Louis Champagne, venez découvrir la face cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et psychédélique. s Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des jeux dynamiques et e m b ê t a n t tous les mercredis soirs de v i t être 21h. e e u r CTR, CTR.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 C'est a c, c de la balado-diffusion. c s t fou.ca pour nous contacter. c s t fou.ca pour nous écouter en direct sur le net. c s t fou.ca, c'est fou, ça. C'est fou, 8 9 La bonne v u s i q u e c o m e tout à l'heure. l e méchant, le vigile de la COP. Le vigile de la COP est méchant. Juste avant la pause pub, on a entendu Saxon avec trois pièces tirées de leur. Excellent album, Strong Arm of the Law, paru en 1980. C'est vraiment un des meilleurs albums de métal anglais à avoir,、euh, à être jamais paru.、Euh, on a entendu la pièce Dallas 1PM qui a pour cadre l'assassinat de John Kennedy. Juste avant ça, on a entendu Sixth Formed Girl. Au début du b l o c on a entendu la pièce titre Strong Arm of the Law. Vraiment conseiller ce disque, paru à l'automne en novembre 1980. 14 h 11, vous êtes à l'émission r e c l e s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon spécial 1980 au cours duquel nous faisons le tour musical comme ça de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. Dans le monde du rock, justement, l'année 80 a été dominée tout à fait par les Australiens ACDC qui ont sorti à l'été tout simplement, un des meilleurs disques de rock de tous les temps. Back in Black, qui a mis、euh, un peu fin aux niaiseries New Wave qui s'évissaient sur les ondes des stations. De Radio Rock, depuis un an ou deux à cette époque-là.、Euh, le succès de Back in Black a permis aussi,、euh, de faire taire beaucoup de critiques et, et journalistes de rock qui annonçaient que le hard rock était mort à la fin des années 70. On va tout de suite,、euh, aller en écouter quelques extraits de cet incontournable de l'histoire du rock. Back in Black sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM for trouble.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 ヘイヘイヘイ C'est encore Crazy Matte! En direct de l'ordre pour le s i f u C'est la folie furieuse! o r Vous cherchez quelque chose de nouveau à écouter? Ça ne vous tente pas d'attendre! a s s e f u On a déjà reçu les modèles de l'année prochaine! あ、gâtez-moi ça! Du f r フォルグフォ e par ici, de Logophone par là, des classiques en o r j e t On a tout ça et paye plus! Au prix du grand! Visitez les Panama Rays c e s i f u En direct les mercredis et jeudis de 13 à 15h! En rappel les vendredis de 17h! Assez u i y Crazy Crazy! crazy.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 Venez nous rencontrer au 1275 avion Albert Dessier de Luc TR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous.、Ah, tu me prends pour un abédie, hein? C'est falca... c o o c'est f o u c'est m a l a C'est malade. n c'est malade. C'est juste que je dépense c Juste avant la pause pub, on a entendu A.C.D.C. avec、euh, quatre extraits de leur chef-d'œuvre l'album Back in Black, paru à l'été 1980, et qui se voulait un hommage à leur chanteur original, Bon Scott, qui était décédé、euh, quelques mois plus tôt, le 19、euh, février. Euh, au début de l'année. On vient d'entendre le classique、euh, Hells Bells. o u plutôt, on a entendu le classique Hells Bells、euh, qui ouvre ce non moins classique album. Juste avant, on a entendu Shake a Leg et What Do You Do For Money Honey? Au début du b l o c on a entendu Shoot to Thrill qui a fait les délices de nombreuses soirées d'été de centaines de milliers d'amateurs de rock en 1980. Back i n Black, c'est un véritable petit bijou que tout amateur de rock sérieux se doit d'avoir dans sa collection de disques.、Et、la semaine prochaine, à REC-Lessique, je vais entreprendre une petite série qui va porter sur la discographie complète de ACDC, mais avec Bon Scott, dont on a signé, je le répète, le 30e anniversaire de son décès la semaine dernière.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 Deuxième partie de mon spécial 1980, au cours duquel nous faisons comme ça le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. Sur le continent européen, la vague de métal britannique、euh, a commencé aussi à voir、euh, poindre quelques équivalents européens, euh, dont euh, le quintet suisse euh, Crocus, euh, qui a débuté comme un groupe de hard rock progressif au milieu des années 70, mais qui s'est lentement métamorphosé en groupe de heavy metal, plusieurs Plus,、euh, précisément en clone de ACDC. C'est très fréquent dans l'histoire du rock. Aussitôt qu'un groupe arrive avec quelque chose d'original, un son particulier, on en v o i e une cohorte、euh, débarquer qui tente de les singer. La même chose est arrivée aux Beatles,、euh, à Led Zeppelin,、euh, Black Sabbath,、euh, Metallica. Et au, au moins dans le cas de Crocus, on avait affaire à de très bons imitateurs, très talentueux. Et、euh, leur premier album en tant que clone de ACDC, Metal Rendez-vous est paru en juillet 1980, en même temps que Back in Black. Et、euh, C'est un disque qui renferme de très bons moments. On va tout de suite en écouter quelques extraits à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières. La station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! that <laughs> Pet s u i s s Crocus avec trois pièces tirées de leur album Metal Rendez-vous paru en juillet 2010. On vient d'entendre Come On, c'était précédé de Bedside Radio.、Et、au début du blog, on a entendu Heatstrokes He He He qui ouvre l'album avec brio, il faut le dire.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 Bien sûr, le métal avait le vent dans les voiles en 1980, mais、euh, simultanément, un autre genre qui a souvent été lié au hard rock et au métal, c'est-à-dire le, le rock progressif, euh, lui, euh, il en arrachait vraiment et la plupart、euh, des gros canons. Euh, du genre était formel en point en Europe、euh, suite à l'invasion punk de 1977 et ici en Amérique du Nord à cause de l'invasion disco. Au Québec, cependant, les gros groupes、euh, du genre, les gros groupes r o progressifs continuaient à obtenir beaucoup de succès malgré le fait que les disques qui sortaient était de moins en moins bon. Jeff Rotal, par exemple, ont sorti un album au mois d'août, absolument mauvais, intitulé A,、hey, euh, qui ne vaut absolument pas la peine qu'on s'y arrête ici. C'est rempli de sonorités synthétiques,、euh, new wave. C'est franchement très mauvais. On va poursuivre avec un petit bloc dans lequel on retrouve certains groupes de rock progressifs qui ont sorti des albums en 80. Dans ce moment, on va entendre Gentle Giant, mais tout de suite,、euh On écoute c h e n e a i s s u l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s de d o y a n t s t f o u 89A FM. I'm Gary Green from Gentle Giant. You're listening to the Rock Classique on 89.1 FM. Change de nom pour On s'appelle Léon Déjeune, les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fitzbé et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de r i n s o l i t e ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle Léon Déjeune, du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Elle est de retour et elle n'est pas contente. チャンピオンのジャムデビュー、エンジストレー、オーカフェ・カオス、マトン・フラッ r マン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 Uh oh.、Uh. De Jazz Rock avec Steely Dan et la pièce Third World Man qui clôture leur album Gaucho de 1980, le dernier album qu'ils ont enregistré avant de se séparer pendant une douzaine d'années. C'est loin d'être leur meilleur disque Gaucho, mais il est quand même de très loin supérieur à leur album de retour To Against Nature qui est paru en 2000 et qui a reçu un Grammy. a u g r a n d étonnement de plusieurs. Juste avant, on a entendu Gentle Giant avec la pièce Convenience Lean and Easy qui ouvre leur album Civilian qui a été pour eux aussi. Leur,、euh, dernier album, un disque moyen, mais qui a eu l'air d'un chef-d'œuvre à côté de leurs trois albums précédents, qui étaient franchement médiocres. Je parle de Interview, Missing p i e c e et surtout、uh, Giant For a Day, qui est un disque tout à fait consternant. Les membres de Gentle Giant, donc, ont décidé de se séparer en 1980, puisque le groupe,、euh, n'a jamais réussi à percer à l'extérieur de certains marchés spécifiques, dont, entre autres, le, le Québec. Ils étaient très populaires au Québec, mais pas tellement ailleurs dans le monde, à part peut-être en Italie. Au début du b l o c on a écouté Genesis avec la pièce Behind the Line, qui ouvre leur、euh, album Duke,、euh, qui est vraiment le premier d'une série de mauvais albums de Genesis,、euh, qui, néanmoins, c'est un album qui a eu beaucoup de succès、euh, chez les amateurs de musique pop, mais les amateurs de, de rock progressif、euh, ont été consternés、euh, par la sortie de Duke,、euh, qui apparaît encore plus mauvais avec le recul en, 10, en 2010 qu'à sa sortie en mars euh, 1980, euh, ce qui est quand même un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 Heureusement que Pink Floyd était là en 1980 pour les amateurs de, de rock progressif. Pink Floyd qui, on le sait maintenant, mais on l'ignorait à l'époque, ils étaient sur le point d'imploser, mais de l'extérieur, ils avaient l'air d'avoir le vent dans les voiles et en plein élan créatif. The Wall,、euh, c'était l'album le plus populaire chez les amateurs de rock au début de l'année、euh, 1980 et l'annonce de leur série de concerts à Los Angeles, New York et Londres、euh, suscitait、euh, beaucoup d'intérêt et ces fameux spectacles sont devenus、euh, depuis Légendaire. Une série de spectacles donnés dans très peu de villes parce que c'était, et c'est compréhensible, vu les moyens de l'époque, la production était beaucoup trop grosse, trop ambitieuse pour la logistique de l'époque, qui était, somme toute, très limitée. Pink Floyd se sont donc limités à seulement quelques villes pour présenter ce spectacle de Wall, d o n c on va tout de suite écouter quelques extraits. Sur les ondes de la radio campus, la station des m é l o m a l e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. Et bienvenue à Earl's c o r Mon nom est Gary u d m a n et nous allons avoir une b e l l show cette soirée. La bande est sur le s t e et nous allons être prêts à aller en s quelques minutes. Avant que la show commence, le management de la c a m b r e voudrait juste u e l q u e choses. t r d s'il vous p l a î pas de fouilles. Also, please no flash cameras and any unauthorized audio or video equipment found being used may be confiscated. So please save yourself a lot of hassle. Well, I think the band is about ready to go now. No, no, not quite yet. One thing I would like to point out upon the conclusion of the show this e e n i n g jusqu'à 17h.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 À tous les mercredis, entre 13h15 et 14h15, au 1031 Méribaugemin, à la chapelle de l'UQTR. Pour de plus a m p l e s renseignements, 819-244-9779. Ou par courriel, à l'adresse A-S-H-I-L-O-H, à commercial hotmail.com. 4K89 1-1-1、oh, oh, oh. Juste avant la pause pub, on a entendu Pink Floyd avec、euh, trois pièces、euh, qui nous viennent de l'album Is There Anybody Out There qui est paru en 2000 et qui a été enregistré、euh, au cours de la tournée The Wall qui a débuté le 7 février、euh, 1980. On a bien sûr entendu l'immense c l a s s i q e Comfortably Numb. C'est les p r é c é d é de Young Lost et au début du b l o c on a entendu In the Flesh. Il y a de fortes rumeurs qui circulent depuis un bout de temps, comme quoi Roger Waters euh, pourrait euh, remonter, comme ça, à la tournée d'Owal, ce qui fait que peut-être qu'un jour,、euh, on pourrait voir enfin le spectacle d'Owal être représenté à Montréal. Les fans de Pink Floyd se croisent les doigts. 15h30, pile, vous êtes à l'émission Rack Classic, q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon spécial 1980 au cours duquel nous faisons le tour musical de cette année、euh, exceptionnelle en matière de rock et de métal. On l'a vu il y a trois semaines dans la première partie.、Euh, à la fin、euh, des années 70,、euh, Black Sabbath était très mal en point. Ils ont dû même congédier leur chanteur Ozzy Osbourne, qui avait vraiment l'air d'une épave, d'un toxicomane irrécupérable.、Euh, pour Black Sabbath, ça a bien tourné puisqu'ils ont produit leur meilleur album、euh, de Depuis euh, euh, le milieu des années 70, avec Heaven and Hell en compagnie du chanteur Ronnie j a m e s d i o qui leur a vraiment insufflé、euh, du sang neuf de façon、euh, stupéfiante. Mais encore plus surprenant, c'est que ça a bien tourné aussi pour Ozzy grâce aux bons soins de sa blonde et gérante、euh, Sharon Alden qui a su le réinventer et faire de lui une véritable rock star qui a fortement marqué les années 80. Elle a pris Ozzy, elle l'a réinventé en l'entourant de musiciens dynamiques et, et surtout en allant chercher Un jeune guitariste virtuose, Randy Rhodes,、euh, qui, a, euh, qui lui a pris le meilleur de ce que Black Sabbath、euh, faisait en lui insufflant un style flamboyant à la Van Halen,、euh, il combinait comme ça tout le flash de Eddie Van Halen avec des éléments de musique classique à la Richie Blackmore. Ça a donné l'album Blizzard of Oz、euh, qui a fortement fait impression à sa sortie en septembre 1980 et qui a ramené Ozzy à l'avant-scène. On va tout de suite en écouter quelques extraits de ce disque Blizzard of Oz sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! <t 'en> worst is yet to come. Au o o s b r n on e v i e n t d'entendre quatre extraits tirés de son premier album, Blizzard of Vaz, opéré en septembre 1980, on a entendu Steal Away, c'est la pièce qui clôture le disque. On a aussi entendu No Bond Movies et Crazy Train. Et au début du blog, on a entendu I Don't Know, la pièce qui ouvre cet album qui a fortement marqué le début des années 80. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, Dimanche 7 mars, c'est pour les amateurs de métal. le Bon, Thrash, Creator, v i v a Nakmistium, Evil et Lazarus Eddy seront au Club Soda. Et le lendemain, le lundi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Le mercredi 10 mars,、euh, formation israélienne, Orphan Land, ils seront au f o f o n é l e c t r i q u e Samedi 13 mars, toujours、euh, Cataclysm, Unexpected, Urban Aliens et Vengeful seront au Club Soda. Mardi 16 mars, Alice a n Chains sont au Metropolis, mais ça, c'est complètement sold out.、Euh, le producteur de spectacle, Greenland annonce qu'il y a une date supplémentaire le 15, mais curieusement, on n'a jamais mis les billets en vente. Donc, c'est seulement le 16 et c'est sold out. Mercredi 19, Hammerfall et Power Glove seront au Club Soda et à l i m p é r i a l de Québec le jeudi le 20 et finalement le dimanche 28 mars, Immortal, ces maîtres du black metal, seront au Metropolis avec Superior Enlightenment. 15h49, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission qui, je vous le rappelle, est entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième partie de mon spécial 1980 au cours duquel nous faisons le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. Au Canada, le métal a tardé à arriver. Il a vraiment fallu、euh, attendre l'année suivante avant de voir apparaître les premiers groupes du genre comme Anvil. En 1980, on en était encore au hard rock, mais on en produisait d'excellentes qualités. On va d'ailleurs poursuivre avec trois exemples de groupes qui sévissaient sur la scène rock au Canada en 1980. Dans un moment, on va entendre Street Hard et April Wine, mais tout de suite, On écoute t r y m sur les ondes de la radio Campus, la station des Mélamanes, et le seul à faire tourner du vrai rock à toi, et v i e n c'est fou 89. Ans, hein? There's one.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 Pour、de plus a m p l e s renseignement, s 819 244 97 79 ou par courriel à l'adresse ASHILOH à commercial hotmail.com. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité le mandat du r e c t e u r g i s l a i n b o u r g renouvelé. Art et spectacle. Événement à la galerie R3, lumière sur les arts et la science. Sport, les Patriotes hockey de l'UQTR passent en demi-finale de l'Est. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Elle est de retour et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile enregistré. カフェカオスえ ?Matante f r a c a m o r p l o r t ante, <rires> que ça! Les championnats de Jam d e i l de m a a e r a c tous les samedis <Hey! S 1> à 13h <Hey! S 1> sur les ondes de Cipou891 e <Hey>! f、mm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 April Wine avec leur excellente reprise de 21st Century Squidzow in Man de King Crimson. C'est tiré de leur album Harder, Faster, un de leurs meilleurs disques qui est paru en 1980. Juste avant ça, on a entendu Sweetheart avec Trouble. C'est tiré de l'album r o c k s t e r Dancer, paru lui aussi bien sûr en 1980. Et au début du blog, on a entendu Triumph, le trio Torontois avec I Can Survive. C'est tiré de leur disque Progressions of Power.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 Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon spécial 1980 au cours duquel nous faisons le tour musical de cette année exceptionnelle en matière de rock et de métal. Une autre bande de vétérans qui faisait fureur en Angleterre en 1980, c'était White Snake, qui était constitué comme ça d'anciens membres de Deep Purple, Babe Ruth et Snafu. White Snake, qui à cette époque était un groupe de hard rock bluesy, qui s'est formé dans la deuxième moitié des années 70 autour du chanteur David Coverdale, chanteur exceptionnel, mais un Piètre parolier qui s'est souvent attiré des railleries à cause de ses textes macho, s tout à fait risibles, mais ils ont enregistré de beaux albums de hard rock qui se sont surtout fait remarquer et qui ont eu du succès en Angleterre. En mai 1980, ils ont sorti le disque Ready and Willin avec lequel ils ont eu beaucoup de succès en grande partie à cause de la pièce Full for Your l o v i n mais c'est en novembre 1980 qu'ils ont sorti un de leurs meilleurs albums, le disque en concert Live in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 Baby, since you've been around Dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures. Ice Lake avec、euh, trois pièces tirées de leur album, m e x c'est un album en spectacle, Live in the Heart of the City. C'est paru à l'automne 1980, on vient d'entendre Take Me With You. C'était précédé de leur、euh, classique Fool for Your Loving. Et au début du blog, on a entendu Ain't No Love in the Heart of the City.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 Un des moins connus, le Quatuor Diamond Head, qui a eu notamment beaucoup d'impact sur la musique de Metallica. En octobre 1980, ils ont eux-mêmes sorti leur premier album, Lightning to the Nations, qui est paru dans une pochette complètement blanche sur leur propre étiquette. C'est devenu un album très recherché par les collectionneurs de disques parce qu'il n'en existe pas beaucoup de copies. On va tout de suite en écouter deux, un, un extrait plutôt.、Euh, Peut-être le plus mémorable, à part Am I Evil, la pièce titre. ライトニングとの一緒に行くぞ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 De plus, il n'y a rien à payer. L'admission est gratuite au Parti des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca Patriote. par oblique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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. C'est faux le temps. Au Charles! 89-111. Justement, la pause pub, on a entendu la formation Diamond Head avec la pièce titre de leur premier album Lightning to the Nations qui est paru à l'automne 1980.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 1980, ça a aussi été la grosse année de Motorhead, qui sont devenus un des groupes de rock les plus populaires en Angleterre avec la sortie de leur album classique Ace of Spades en octobre 1980. Motorhead, qui ont réussi l'exploit tout à fait remarquable de rassembler comme ça les amateurs de métal et les punks. Dans un concert de Motorhead en Angleterre, on pouvait v o i r côte à côte un punk à côté d'un poil typique, qui lui-même e s t à côté d'un type avec une cravate. C'était assez exceptionnel, mais c'est pas surprenant dans le fond. Parce que Ace of Spades, c'était un album tout à fait exceptionnel et c'est encore. Et tout de suite, on va en écouter quelques extraits. À l'antenne de la Radio Campus, la station d'événement est la seule à faire tourner Zuré Médal à droite et à l'air. C'est vous, 89 FM. You know I'm bad, times i v been, I got in bed with me. t h e more I get, the better it is. I like it fine, I like a little wins. f e e l i n my ladies, that's how it's You know the taste is better. The silver tongue devil, demon l e n c h I know just what I'm doing I like a little, innocent bitch You know I ain't just ruined I know. get the r i n n e r from.、Him. u a e extraits tirés de leur album, leur album classique Ace of Space. On vient d'entendre The Hammer, c'était précédé de Shoot You in the Back et de Love Me Like a Reptile. Au début du bloc, on a entendu The Chase is Better than the Catch.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 À l'automne 1980, qui devait s'arrêter, cette tournée, au Forum de Montréal, même que plusieurs personnes avaient commencé à camper autour du Forum pour obtenir des billets pour le concert, des billets qui finalement n'ont jamais été mis en vente. Ça a sonné le glas de Led Zeppelin, qui a annoncé la fin du groupe quelques semaines plus tard. Led Zeppelin, dont le dernier vrai album va rester In Through the Outdoor, qui est p é r é en 1979, et dont on va tout de suite écouter un extrait.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 l e d z e p p e l i n avec la pièce qui clôture leur dernier album studio officiel, In Through the Outdoor de 1979, un album très différent de leur précédent, beaucoup plus axé sur les claviers、euh, que les autres plus léger aussi comme album. C'est ce qui a mis fin à l e、euh, à leur carrière avec le décès de John Bonham qui est mort、euh, de ses excès d'alcool le 25 septembre 1980 à la veille d'une tournée nord-américaine qui n'a jamais eu lieu. Les gens attendaient devant les guichets au Forum de Montréal, mais les billets n'ont jamais été mis en vente. 16h54,、euh, l'année 1980, s e s t terminé e avec une、euh, nouvelle tout à fait épouvantable puisque le 8 décembre, John Lennon a été assassiné par un de ses admirateurs déséquilibrés qui l'a descendu comme ça à bout portant devant l'immeuble où il habitait. Ça a définitivement mis fin aux espoirs de voir un jour les Beatles se reformer et ça a mis、euh, définitivement fin aussi à une époque. C'était d'autant plus surréaliste que Lennon venait de sortir de sa retraite après cinq ans. Il venait tout juste de sortir un album avec Yoko. Il parlait même de Partir en tournée. Lennon venait tout juste d'avoir 40 ans. Évidemment, le disque qu'il venait de sortir, Double Fantasy, était assez moyen, assez ordinaire. Personnellement, c'est un disque que je n'aime pas tellement.、Euh, trop mou, trop pop détente. Exactement le genre de truc que Lennon reprochait à Paul de faire 9 ans plus tôt. Mais ce que Paul faisait, c'était pas mal meilleur, c'était infiniment plus heureux comme résultat. Néanmoins, on va tout de suite écouter ce qui est, à mon avis, la meilleure pièce du disque. I'm losing you à l'antenne de la radio campus. La station des m é d i m'en e s la s e u l f a i r tourner du vrai rock t o i s r i v i è r e c fou89FM! John Lennon,、euh, décédé, assassiné le 8 décembre 1980. On va souligner le 30e anniversaire de son décès cette année. Il est 16h59, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, sans rappel, vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. La semaine prochaine, dans les classiques, je vais vous présenter la première partie de la discographie complète de ACDC avec Bon Scott. Je vais vous présenter le premier album du groupe High Voltage, mais la version. Australienne de High Voltage. En plus de ça, je vais vous présenter trois nouveautés Shovel Headed Kill Machine, de, de tour, tour Machine plutôt, de Exodus,、uh, After de Ison et le tout nouvel album d'un groupe m é t a l français du nom de Abinaya, et ainsi qu'un groupe obscur du début des années 70, Gone. C'est donc un rendez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi pile pour une autre émission rock classique. Salut!